No Théonastis de retour le 5 février, surtout deux pour c'était que l'on représente plus pour moi que mon salaire. C'est pour moi un lieu où j'aime venir tous les jours. Je viens ici pour apprendre. Je viens ici pour être avec vous, mes amis. Je n'aime pas qu'on me demande de renoncer à ça. Je crois que nous avons dit tout ce qu'il y avait à dire. 70% pour 100% 60 pour 100% Show radio moins Moins réduisable ou résumable Sérieux humoriste et humain 70% pour 100% Pour bonjour, bonjour. Ici, Ici Réal Tommy J Godette. Vous. Vous J'avais comme bâti des phrases dans ma tête et je les ai toutes perdues. Bonsoir, bienvenue à 70% à tout le monde. Plusieurs gros dossiers à régler ce soir et c'est ce soir que ça va être fait. Euh, très content de dire bienvenue à Benjamin qui est notre nouveau colloque ici au musée pendant un mois. Euh, il nous a amené du Calvados de France. Euh, La France, c'est un pays qui existe de l'autre côté de l'Atlantique. Sinon, ben, ce qui a été voté au www.douteux.org comme long métrage qui va constituer le corpus de notre activité de visionnement qui s'étend au travers du Québec, euh, du Québec, le ouais, Québec, c'est pas pareil. On est rendu à peu près à huit villes tranquillement pas vite. Douteux.org est partout. Douteux.org est puissant. Et voilà. Tom, tom, tom. Et ben, le, le, le film, le film, c'est Ça fait comme deux semaines qu'on a un film que le titre n'est pas facile à dire. La semaine passée, ça ressemblait à Maurice Goulet. Cette semaine, c'est Snow Et Et c'est pas une joke. C'est l'histoire d'un village en Alaska, on en a parlé tantôt, anyway, euh, Sinon, j'ai un certain euh, Mathieu Boudreau, on a David Saïd qui va venir nous rejoindre aussi en chronique, c'est le même que ça s'appelle. Et puis, euh, je pense que j'oublie quelqu'un. Il ouais, y a Bruno, il paraît qu'il nous a de quoi d'assez spécial cette semaine. Il met un hashtag en avant de son sujet, tellement qu'on est hip, deuxième 2.0. Ouais, Sinon, ben, on est très content d'avoir euh, François et Guim. sont en studio. C'est euh, Robert Fusil Le Chien Fou. Hey, est-ce qu'on a le chien avec l'épée dans, dans la bouche? Euh, tu vas voir, les gars ils vont t'arranger ça, tu le vois là, mon cher François. C'est bien eu fait, hein? Exactement. Contre euh, ça va pas pire, hein? <rire> t'as dit tu, tu veux un chien avec une épée, t'as eu le chien avec une épée. <rire> nice. C'est parce que. Ouais, c'est ça. Tu veux qu'on fasse une chanson là? Ah ouais, ben on parle. Écoute, c'est à l'aise là. Bon, j'suis à si toi t'as envie de nous conter une affaire avant de faire une chanson, on fait ça dans ce storm. Ben euh. Moi, vraiment, là, je trouve ça juste vraiment hot, le chien avec les filles dans le <rire> C'est drôle! Okay. Bon on vous écoutez les gars. Je fais je fais, je vais commencer. Je fais habituellement, je fais pas le solo au début, mais. Je dois le faire là, OK C'est bon. Wild cat, chasse sauvage, chacha, chacha, chasse sauvage, wild cat, chasse sauvage, chacha, <muchando> chacha, chasse sauvage, wild cat sauvage cherche cherche cheval sauvage on dit de la marde pour se faire écouter par du monde désespéré wild catch sauvage cherche cherche cherche cheval wild catch sauvage cherche cherche cheval catch sauvage cherche cheval catch sauvage La musique peut le monde s'endort il reste personne pour écouter Je suis une vedette la musique boche et je me Je je je je je suis moi Hyde Je je je je je suis moi Hyde Je je je je je suis moi Hyde Wild Cat savage Che che Wild Cat cha cha cha chacha va wild cats chacha va cha cha cha chacha va wild cats chacha va cha cha cha mes tu fast food lanes les rein je suis à I'm gonna be rich Chris Christ la di Ari -E. Say my plus bell dialectic Play My Shit I'm gonna be avec mmh. votre Stairway mmh. to Heaven. Mmh. <rire> yeah, yeah. Les, les gars mais c'est vraiment la thématique qu'on aime nous à 70 je pense c'est-à-dire les lunettes de soleil et l'attitude là. Les chats. les chats, les chats, on adore les chats. Les, les avec <rire> euh, ouais. les. Non, moi, je... bah, ouais, regarde, tu vois, il est encore là. Ouais, ça... il, a, il a comme les yeux mauvais, il me fait peur un petit peu mais bon, on va, on va oh, vivre choc. avec. Sweet. Donc euh, Robert Fusil et les ouais. chiens fous, c'est quoi ce projet là Oui, euh, ça c'est, euh, je présente, euh, oh yes, yeah, je peux le pogner avec mes mains, yes sir. Euh, je présente Guilhem, c'est euh, mes chiens fous. Okay. Euh, Robert Fusé les chiens fous, dans le fond, euh, j'étais sur le BS. Puis là, je me suis dit, Chris, François, il faut que tu réussisses dans la vie. Fait que là, je suis allé sur jeune volontaire. Puis ça, c'est vraiment hot parce que, C'est comme le BS, mais tu es payé pour euh, faire ce que tu fais d'habitude. Kevin y parent en fait, jeune volontaire. Ouais, je sais, je m'inspire pas mal de kev. <rire> de kev! <rire> c'est ça! <rire> un, un, mon, mon but, dans le fond, c'était euh, de faire un album. Puis euh, C'est ça, là. Dans, dans, dans le fond, il fallait que tu justifies ton droit d'avoir des subventions en continuant de faire ce que tu faisais d'habitude sous okay. un autre nom avec un projet qui était pour mener à t'es senti pris comme un outil là-dedans, toi, un peu un outil. Ouais. Ouais? Bah Ben t'es bassiste, fait que t'es habitué tranquillement. Oui. Okay. <rire> y a -il une question que tu aimerais poser à ton leader euh, sans peur, euh, maintenant oh. qu'il y a comme des gens autour qui peuvent... Euh, Je euh, un leader. Euh, la, la, la, la, la, non, mais le jeu de pouvoir est comme chamboulé là, la, la, la, les médias regardent. C'est ça, c'est ça la confiance en soi. <rire> c'est ça les bossistes. Ouais. <rire> deux. Mais tu sais, dans le fond, euh, c'est comme... Euh, moi, je suis dans un autre band, là. Je suis dans le band de rock mise en demeure. Oui, j'ai entendu parler de ça. Je pense que vous avez fait... Euh, je, je vais t'en parler de ouais, ça. Oui, parle-moi ça. Hein, okay, euh... Moi, je trouve que a, vous avez fait parler de vous de manière... Euh, je recommence. Okay, ils, je... ils disent souvent qu'Aster, c'est facile de faire parler de soi sur les interwebs. Il y a plein de gens qui essayent. Mais eux, ils ont essayé, puis ils l'ont fait pour vrai, puis pas juste une fois, là. L'achat la, la, la de, de, de la mère de Stephen Harper, euh, il y a eu l'achat la de la peinture, qui était comme du recyclage de scandales qui n'existait pas. Mm -hmm. euh, comment Le tu sens là-dedans? Comment je me sens là-dedans? Mais dans le fond, c'est une belle aventure, tu t'sais, mise en demeure, sais, on fait des jokes comme de menaces de mort, puis le monde prend ça au sérieux, fait que là, ça nous a permis de, sais, on a deux albums, puis là, le monde, ils viennent plus nous voir à nos shows, ça fait des bien beaux spectacles. Là, on va lancer un troisième album pis tout là fait que ça, non, moi, moi, moi j'avais bien aimé ça vous voir live à, à la foire ah, euh, fun, à autre année, dit, ça, va... on va, on va euh, répéter l'expérience c'est sûr sinon les gars il y a une question qui me tente super gros que je demande à toutes les personnes qui viennent ici à 70% ou peut je le sais euh, François c'est quoi ta réponse Puis, je suis content que tu sois là juste pour que tu dises cette réponse là un petit peu là. François? Ouais. Si tu me regardais pas, j'étais... <rire> C'est un peu bizarre, la TV. Ouais, que, parce qu'à que TV, joues... tu vas avoir l'impression qu'ils te Est-ce que tu joues à Magic The Gathering? Ouais, je joue à magic. Yeah! yeah! Il des decks live qui existent. Tu sais pas, ouais. Il va falloir que j'aille dans mon garde robe à la côté de mes souvenirs de tennis. Non, non! Ça joue. Ouais, je passe Du moins, mon frère, on joue au Card Magic. Tu sais, c'est. Ah, Game, il joue pas lui. Non. Penses-tu que ça l'aiderait à la cohésion de Robert Fusil et le chien fou si euh, Moi, je joue à, au table, euh, au sur-table de gnome. Ça doit aider avec les filles. Ça. <rire> <rire> il, il est content. <rire> Avez-vous remarqué, Game, il y a des petits ailes de feu en dessous de son. Euh, ça lui donne de la confiance en lui. Hein. Puis moi je trouve que ça lui donne comme du swag. Exactement. Ouais. Je trouve que ça lui donne du swag puis Oh shit, moi dans la photo de Facebook de tantôt. Moi j'ai j'ai pas dans mon Bern parce que je trouvais qu'il était beau. Puis puis je joue bien de la bass. Et puis d'ailleurs dans le email qu'on s'est envoyé, t'as dit je vais amener mon bassiste qui est beau. Ouais, oui, je Ouais ça a l'air d'être un des dans la vie, tu au courant, tu vis-tu de ça Oui, ah il oui, faut que je dise que c'est une fille. Mais hein, pour vrai, Tony, j'ai quelque chose à dire. Okay, comme tu est... sais, sur les interwebs, j'ai dit, comme quand tu m'en as parlé euh, sur le Facebook, qu'il était beau. Ben C'est vrai, je suis pas un de menteur. C'est juste ça que je voulais dire. Bon, oui, mais tu as amené du rendu. Le gars, il est content. Hein, tout le monde ouais. est content. Je voulais vraiment mettre ça. À de l'avant au douteux que j'étais pas un osti de menteur. Et voilà, c'est dit, ça vient de la bouche de monsieur Forcier lui-même. Quand, qu quand hey euh, Steve, quand je t'ai dit que j'allais être remboursé là, ouais, c'est ça, okay, un message ça... à tous. Ouais. <rire> fait que là tu es je en train de pas... finir ton projet jeune volontaire avec euh, le, pro... le la famille ouais. de Robert Fusy. puis tu m'as parlé d'un troisième album de mise en demeure tantôt. Ouais, c'est ça, mais là, on euh... peut tu en parler là devant la caméra. Oui, on peut ben on okay. est en train de l'enregistrer là c'est c'est tu le fun t'aimes tu ça, faire ça ben oui, j'aime ça je trouve ça le fun de faire de la musique puis euh, tu sais des fois euh, oh, Ben je mais Chris, j'aime ça moi, comme tu sais travailler travailler tu sais les jobs ouais euh, ouais je comprends comme tu sais être <rire> comme cuisinier des trucs comme ça ouais, ouais, de rentrer je... demain à deux heures là, puis après, après dit... demain à deux heures mmh. puis après après demain à deux heures puis j'aime ça faire du rock and roll fait que euh, je fais de la musique Pow, man Yes. Bien content. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce que tu fais depuis que... Indépendamment de tout le reste, là. Euh, anyway, là, ce qui va se passer maintenant, peuple de 70%, il va y avoir de la magie qui va revenir s'incarner parmi nous. On va avoir Robert Fusil et les chiens fous qui vont jouer une deuxième chanson. Et cette fois-là, ils nous ont promis d'aller dans le... registre un petit peu plus Barry Manello que Jimmy Page. On va voir ce que ça donne. OK. <rire> hey. Du Calvado pour la voix, on dirait que je vois. Cool. Euh, la prochaine tune s'appelle huit euh, heures du soir parce que mon prochain album euh, il s'appelle Réussir dans vie. Euh, fait que c'est toutes des tunes qui parlent de réussite sociale. Puis ça, l'autre, euh, <rire> l'autre. Est, est un concept un... très clairement défini. Ouais, <rire> L'album s'appelle Réussir dans vie. Ça parle de réussite sociale. Il y a personne qui va pouvoir dire que je suis un crise de menteur ever ok? Excellent. est clair, Steve? <rire> je suis avec toi Frank si t'écoutes là Il Y a un chien avec une épée qui te regarde jouer okay. on va boire de l'eau pour ma gargariser ah oh oui? Mm -hmm. mais hey, c'est un beau programme hein, je... la date ça va bien ouais mm. ma mère va être fière de moi tu penses? Ouais, c'est bon tout le monde est d'accord Consensus! <rire> concentration! Concentration! Ah oui, Excuse-moi, c'est toi l'artiste. C'est le, le... chèque, ma kit! Oui, ouais, ça... ça... Cool! Ah, c'est hot en panarnac des instruments de musique. J'ai joué d'adoles, Chris! J'ai huit heures du soir, il me reste huit cigarettes. Quatre jours dans l'attente de mon chèque de BS. Faut travailler pour se payer. Des du Arrêter de rouler ses bots, puis sentir apprécier la dame du dépanneur. Elle va m'ouvrir son cœur. Ma paix, y est mes tops. Ma roter, mon ketchup, ça va sentir la tomate. Être tout un spectacle. On va se freiner chez Ben Grasgelé. De pizza. Ben, ah, ouais, suis ah ouais, ah ouais, tailleul, suis le chef. Follow the leader, ah ouais, suis ah ouais, ah ouais, ta yule, suis le chef. Follow the leader. ah ouais, suis Ah ouais, ah ouais, ta yule, suis le chef. Follow the leader. Ah ouais, suis Ah ouais, ah ouais, ta yule, ta yule. Pis me l'envoyez chier. Moi je fume des dumariés. M'a acheté un char. J'tais au-dessus de ça, les trottoirs m'a rentré. D'un cycliste faut pas que Quand tu fonces d'un piéton. Ça teurt pas, ça glisse, va bon, m'acheter un condo, danser les clodos, m'a l'air des roches. S'ils veulent pas, les mes bots, ils n'ont rien qu'à travailler, mais ma part, les engager Ça pue, ce monde-là, c'est pas plus propre que des roches. Ah ouais, suis-le, ah ouais, ah ouais, taïeul, suis le chef. Follow the leader. Ah ouais, suis-le, ah ouais, ah ouais, taïe, suis le chef. Follow the leader, ah ouais, suis-le, ah ouais, ah ouais, t'as eu, je le chef. Follow the leader, ah ouais, suis-le, ah ouais, ah ouais, t'aïeux, je suis le chef. Puis je vais me faire venir une femme, direct from Vietnam. Elle va me faire des enfants, à manger tout le temps, moi il crée, et après, c'est flow sont dérangeants. Puis elle va me dire merci de pas la battre. Trop souvent un quand je vais aïe, entrer. Ils vont toutes pleurer. Le prêtre, salut Marie, lui dit que j'ai réussi, que j'ai suis fil modèle, je suis resté fidèle. Quand j'étais pauvre, j'étais rien. Maintenant je suis mort, je suis quelqu'un. Ah ouais, suis le. Ah ouais, ah ouais, taïeul, suis le chef. Ah ouais, suis le. Ah ouais. Ah ouais, taïeul, suis le chef. Ah ouais away, away, le suis chef Follow the leader Ah ouais away, away, Ah ouais i On a une fio au Hey je juste dans même là cette tournoi a été inspirée de Follow the lead ce atune <rires> ah oui, ta référence, c'est marrant. Okay. <rires> on a une absurde. Donc, ouais. euh, là-dessus, on remercie beaucoup, euh, en fait, c'est et François. On les invite à passer le reste de l'émission avec nous. Ce qui s'en vient, c'est non seulement on a, check ça, un couteau en studio, Wouh mais en plus, on s'en va écouter euh, le clip que j'ai découpé là, du film de ce soir. Ça explique tout. Ça explique tout. C'est Snowmageddon, le film, là, vous allez voir, dans le cinéma américain, vers la moitié du film, il y a souvent un moment où tout est expliqué par un personnage qui a la sagesse puis qui se condamne à hey! mourir en passant ça. Vous allez voir, c'est un film catastrophe. Famille, j'ai une question pour toi. Excuse-moi de couper ton show. Oh, là, mais... Aucun problème. C'est chequais... notre show, là. Je, nice. je sur le truc, là, puis il y a plus le chien avec l'épée dans la bouche. Non, mais vous avez le nuage avec les petites étoiles. Mais moi, je trouvais ça vraiment plus cool, le chien avec l'épée dans la bouche. Je veux juste dire ça de okay. tu, <rire> peux, tu peux continuer tes trucs, mais c'est pour l'esthétique. Merci. <rire> Excellent. Donc, <rire> je suis d'accord, le chien était plus cool que les nuages. On va en parler à Dieu. Hein. On pensait qu'il savait tout. En attendant, on va aller écouter... le. Le bout du clip de Snowmageddon, le bout du film que j'ai découpé, c'est la seule séquence que j'ai amené. Vous allez voir, ça explique vraiment tout, tout, tout, tout, tout tout ce qu'il y a de magique dans ce long métrage-là. si, j'ai réussi à me couper avec le couteau. pas ça, Dieu, pendant que j'ai la winner. M'aidez, m'aidez. Si quelqu'un m'entend, je vous en supplie, répondez. S'il pouvait t'entendre, il serait déjà arrivé. Si Ça va, là, moi, je fais ce que je peux. Écoute, Tony. Tout ce que je vois, c'est qu'avec cette histoire, on court tous à la catastrophe. Arrête, tu vas foutre la trouille à tout le monde comme ça. Faut qu'on foutre le camp d'ici tout de suite. Oui, je sais, mais on peut pas partir maintenant. Faut d'abord attendre que les secours arrivent. Écoutez-moi. John, t'as un sacré problème à régler. Oui, je sais. Rudy s'est enfui. Est-ce que quelqu'un l'a vu Est-ce que t'en as parlé à Fred Il est parti chercher du matériel dans son magasin tout à l'heure. Ça va, Larry J'ai connu des jours meilleurs. Je vous en prie, calmez-vous. Personne ne vient nous aider. On va pas rester les bras croisés. Reddy Maman, Reddy eu oh, tellement peur Portez-la, oh, M. Oh. oh, merci, Fred oui. Je peux savoir où vous avez eu ça. Je croyais que c'était vous. On l'a déposé devant notre porte, pourquoi C'est très étrange. Personne répond. Ils doivent plus avoir de batterie. C'est quoi ça Je l'ai trouvé à l'intérieur, le vrai poignard du dragon de la couronne. Devant le dragon sans ce petit bijou, là on est mort. Oui, bien sûr. Hé. Hey, T'inquiète pas. Rudy Rudy Rudy Ça ressemblait pas à ça la dernière fois que j'ai regardé. Rudy a raison. J'avoue que c'est difficile à croire, mais tous les changements qu'il y a dans la boule se reproduisent dehors. C'est impossible. Toute cette histoire dépasse l'imagination. C'est le moins qu'on puisse dire. John Les gens commencent à s'énerver, ils veulent des réponses. Dis-moi que t'as une explication. John, je crois qu'il est temps d'écouter ce que ton fils a à dire. Je m'inquiète pour John. Oui, elle aurait déjà dû arriver. Vous restez avec Rudy, je vais la chercher. Ça me fera du bien de prendre l'air. Qu'est-ce qui s'est passé? Un à jouer à jouer non, mais mais ça va pas, non Mais c'est pas à jouer comme les autres. Tu ferais mieux d'écouter ce qu'on a à te dire. C'est toi qui m'écoutes maintenant. On a perdu des amis et des membres de nos familles. La ville est dévastée. Qu'est-ce qu'une boule vient faire dans cette histoire Elle est essentielle. Écoute, ça fait un bail qu'on se connaît tous les deux, alors je te demande de me croire. C'est cet objet qui a provoqué tout ce qui vient de se produire. C'est exact. Ah ouais, si, c'est exact. Depuis que quelqu'un l'a déposé devant notre porte, on a eu toute une série de catastrophes. Chaque fois qu'on appuie sur un de ces boutons, un désastre se produit. Qui t'a raconté ces bêtises C'est mon fils. Bien sûr. Si ces boutons provoquent des catastrophes, il n'y a qu'à pas y toucher, bon ça. C'est pas aussi simple. Est-ce que tu as vu l'horloge aujourd'hui Elle marche très bien. Ah ouais Les horloges fonctionnent en général. Pas celle-là. Vous êtes tous au courant que je l'ai démonté il y a des années. Il n'y a plus aucun mécanisme à l'intérieur. Et pourtant, elle fonctionne. Et elle indique exactement la même heure que celle qu'il y a là-dedans. Ça n'est pas par hasard. Pour moi, c'est un compte à rebours. Un compte à un compte à de quoi À mon avis, il y aura une catastrophe toutes les heures, qu'on appuie sur un bouton ou non. ouais. ouais. Et puis bientôt Le Père Noël et Sierra vont descendre du ciel, c'est n'importe quoi <rire> Elle a raison, oui. Ça suffit Non, non Ça n'a même pas laissé de trace. Hey man, checkez là où est bagu, là, man. D'après moi, il est chaud, man, il conduit tout croche, ta gueule, là. là. Checkez ben ça, on le chiffre, là. Hey, il se tasse sur nous autres! Méchant Chris de malade! Hey, ça... c'est qui, ça? La barnaque! Man, il... Hey, man, il y a qui... <rire> hey, man! C'est qui? Hey, c'est barouli, carré <rire> que... de Laurentiis! C'est ta gros, mon boy! Okay. Merde, le gros! QUOI ÇA Sur douteux.tv, les non internationales, avec Bruno Corbin. Hein! Hein? Bonsoir! Hein? Bruno, t'es où? Hein? Je suis chroniqueur ce soir. Parce que fuck dad, j'ai des affaires à dire. <rire> Mm -hmm. Fait que c'est pas comme des nouvelles là, je vais pas faire des nouvelles. Je vais peut-être en faire tantôt si on a le temps, mais là je vais pas faire des nouvelles. T'es comme Richard Martineau. Ouais, un petit peu, ouais. Tu pl... <rire> plus es, euh, plus plus engagé pour faire des nouvelles, mais n'en fais pas. Ouais, c'est ça. <rire> plus comme Glenn Beck, je dirais, mais bon. Exactement. En cas, ça vous allez. Ben qu'est-ce qui te traîne sur euh, ta petite crotte, sur ton petit carnet? Ouais, c'est un peu ça. Écoute, euh, je m'étais levé à 7h hier pour aller faire mon chiffre de 12h au parking j'ai vu euh, puis vu que j'étais en dépression ben c'est une bière que j'avais laissée sur le comptoir puis un café que j'étais chez Starbucks puis un pain aux bananes que j'ai mangé dans toute la journée ça était ça mon repas euh, pendant que je contemplais euh, la futilité de l'existence euh, donc pas grand chose dans l'estomac puis dans la tête quand je suis rentré chez nous vers 8h30 euh, puis que j'ouvre ma deuxième bière de la journée dans le fond euh, qui n'a pas été la dernière non plus euh, tout en démarrant l'excellent Star Trek 4 que c'est la troisième fois que je me tape dans les Derniers jours. Hey ça c'est un petit peu triste. Mimi, oui, oui, oui, je suis triste, ça me tente de rien faire. C'est le surprise d'une de mes amies mais je veux pas parce que je suis égoïste, pis j'aime mieux me tenir avec ma dépression qu'avec mes chats. Mimi! Oui, oui, oui. Si j'arrête d'être triste, c'est une autre affaire que je n'ai Je ai assez perdu des affaires ces temps-ci. Mimi! Oui, oui, oui. Mais j'ai retrouvé par exemple mon mon euh, mon nœud papillon en bois. Fait ouais. ça c'est cool, t'sais. Respect. Ouais. Lui est euh, le porto, euh, fait que euh, minuit et demi à matin, euh, <rire> l'équipage de l'Enterprise est sur le bord de faire un slingshot autour du Soleil pour retourner dans le temps dans leur euh, dans leur Bird of Prey de, de, de clingons qui ont volé, je sais pas en tout cas si vous avez vu le film. Euh, je reçois un bis bis sur mon téléphone. Ça, en général, ça veut dire que soit il y a quelqu'un qui a liké un de mes statuts Facebook ou soit je reçois un message texte. À minuit et demi, il a pas grand monde qui m'envoie des messages texte, sauf une personne. Puis on n'est plus censé se voir. Fait que je me dis que c'est quelqu'un qui a liké mon, euh, un statut Facebook. Je check. Fuck! C'est elle. Elle. Ouais. Veux-tu parler? Caddy? Oh shit. Fait que next thing you know, euh, je suis en train de m'habiller pour euh, aller la rejoindre chez eux pendant que mon colloque me dit « T'es-tu sûr que c'est une bonne idée? » Puis moi il répond « y'a-tu quelque chose qui est vraiment une bonne idée? » Puis hey, là, dit... <rire> le... là lui il me répond « acheter du yogourt? » Fait que là moi je suis intolérant au lactose, fait que point Bruno. Mais Gogol il aime ça le yogourt, par exemple. Euh... Fait que... <rire> Bon, pour être fait, genre, euh, j'avais envoyé un message à la fille sur Facebook euh, la, la, le, le jour même qui disait quelque chose comme « Mimi, je suis déprimé, je refuse cette rupture pour tes raisons de merde, mi, mi, tu peux pas briser ce qu'on avait, mi, c'est de ta faute, si je me sens de même. » Du stock ces divisions là je vais la ah, reconquérir avec ça. <rire> ça te marche. C'est un trek à fond, puis après ça. <rire> ouais. Fait que je me pointe là-bas. Je suis déjà pas mal fatigué, euh, puis le fait que la STM euh, est pas capable de timer ses derniers boss de la soirée pour que tu puisses pogner le boss sur Saint-Joseph quand tu pognes le boss sur Saint-Denis, donc ça aide pas à ce que je pense que le monde est contre moi. Euh, le fait que je en train d'écouter si Change de Bec aussi comme un astid d'un romantique de merde, ça aide pas non plus. dans oh, <rire> <rire> la genre. <rire> fait que euh, c'est avec un manque de sommeil ou de caféine, dépendamment. Euh, et puis, en hypoglycémie, que j'arrive enfin chez elle vers 1h40. Euh, est en train d'écouter Community, euh, un des meilleurs shows à TV, qui d'ailleurs recommence euh, cette semaine, pour les intéresser. Euh, puis en plus, c'est un de mes épisodes préférés. C'est celui où est-ce qu'ils font un pastiche de My Dinner with Andre, avec, en contraste, un contraste avec euh, Pulp Fiction. Là, ben fun. Euh, fucking parfaite, cette fille-là. Elle aime les mêmes émissions. Moi, moi d'habitude, ça, c'est que ça, ça tire oh, de dire, genre. Comme, tu sais, bon... Ta batterie pour ta drille dans ta plaie, a commencé à décharger. C'est ça. Puis, elle, elle la fait qu'elle me demande si je veux écouter l'émission avant qu'on commence à parler. Puis là, moi, je fais comme « ça me tente de rien faire, mi <rire> <rire> La vie est plate, c'est de la merde, j'aimerais mieux être un enfant soldat, mi-mi-mi. Non, c'est pas vrai. <rire> non, j'aimerais pas mieux être un enfant. J'aimerais mieux que mes enfants se fassent enlever pour devenir des enfants soldats. Non, c'est pas... Ben, tant qu'ils ne ont... qu tuent pas pour leur initiation... Oui, c'est ça. Et pis fuck, j'ai la citoyenneté canadienne. Moi, qu'est-ce que je fais en Somalie? Bon, <rire> ça va vite, hein? Elle a encore ce pouvoir-là c'est toi, hein? Fait qu'on commence à parler un peu. <rire> ça va bien, on discute de nos émotions de nos sentiments, toutes les affaires fif, <rire> Puis après une quinzaine de minutes, mon corps m'avertit que passer toute une journée en ingurgitant un café, un peu aux bananes pis six bières en contemplant la futilité de l'existence, c'est... Pas nécessairement la meilleure diète physique ou psychologique possible. Euh, comme vous pouvez le constater, je ne suis, suis pas très gros. Mon médecin, il dit que c'est parce que j'ai un métabolisme rapide. Ça, ça veut dire que je métabolise la nourriture rapidement. Ça, ça veut dire qu'elle passe à travers mon système digestif à, à une vitesse élevée. Ça veut dire elle Vertigineuse. Existe comme, elle n'existe pas longtemps à l'intérieur de moi. Là. Mettons, entre la cuisinière et la toilette, il ne passe pas beaucoup de temps. C'est sitôt rentré par un trou, tôt sorti par un autre. O... On comprend un peu le principe, ouais, c'est bon? Ouais, okay. ouais. Euh, détail ici aussi, dans la diégèse de notre relation avec cette fille-là, il n'y a personne qui fait caca. Euh, et aussi, euh, sa chambre est directement à côté des toilettes, puis il a pas de fan dans la toilette. Ah oui, c'est vraiment comme une situation rêvée. Là. Euh, <rire> fait que je me retiens le plus longtemps possible, mais après 10 minutes de crampes dans l'estomac, puis de soir froide, puis d'orteil a retroussé, euh, je suis plus capable de me retenir. J'annonce donc la elle a gagné. a gagné. Ouais, mmh. voilà. Et en guise d'encouragement, elle me répond "Ah oh non. <rire> Together in the same boat." <rire> fait que toute la journée, j'étais déprimé, j'ai pas pleuré une fois. Puis ça c'est rare pour moi parce que je suis pas mal braillard dans ces situations là, t'sais. Mais là, je braille de la en tabarnacle. <rire> puis ça sent là, ça sent les bananes, puis le café, puis la bière, puis la futilité de l'existence en chien sale. Comme si toutes les émotions que je gardais là, se faisaient purger, comme shooter à l'extérieur de moi, là, comme un témil excrémental, genre « il y, y a des bouts solides, des bouts liquides, c'est comme programmé pour me faire mal. » Fait que là, j'essaie de pas trop faire de bruit, puis là, elle, dans un geste extrêmement altruiste, elle monte le son de Community pour pas m'entendre aussi, tu sais, pour que tu sois plus à l'aise. <rire> pour que je sois plus à l'aise. Que tu saches que t'avais des répercussions <rire> dans le monde autour. T'sais. Fait que euh, entre les décharges, j'ai pensé au fait que je vois pas comment euh, cette rencontre-là aurait pu mieux se passer. Euh, je suis déprimé, embarrassé, j'ai littéralement aucun contrôle sur la situation. Euh, par contre, il y a Community qui joue dans l'autre salle. Puis j'entends tout, fait que tu sais les blagues s'en viennent, puis t'sais, je les vois venir parce que je les connais, tu fait que il y a Britta qui fait comme, hey comment qu'on dit ha ha en italien, puis il y a Troy qui fouille sur Google puis il dit c'est ha, -ha! je trouve ça bien drôle. <rire> fait que finalement après une discussion écourtée par euh, deux voyages aux toilettes de ma part et un de sa part entre les deux, qu'il a fallu comme trouver des allumettes là, euh, en tout cas, euh... Des, tous les combats ouais. on se couche vers 5 heures. même si j'ai encore des crampes puis euh, c'est ça fait que j'ai envie d'elle Puis là je suis en train de m'imaginer comme la baiser puis comme chier incontrôlablement dans ses couvertes tu sais mais ça l'arrive pas parce qu'il faut qu'on se couche parce qu'il faut que je me lève demain pour mon chiffre au parking sauvé par le parking ouais. hashtag Pimp ma dépression on s'en va voir une toune fuck Pierre Harrell fuck Pierre merci Bruno ouais. On revient à 70% après « Fuck Pierre Harrell ». Pierre Harrell, il faisait des tournes déjà dépassées en 1988. Hey! Salut Tommy! C'est ça, Mathieu! Ça, ça a été Mathieu! Long, Mathieu? Ouais, ouais, je sais, non. Est-ce que je me suis fabriqué une machine à bonheur? Puis je allé dans le futur. La péter. Dans voilà. la place de peuplade qui entend dans le besoin. J'étais allé combattre les licornes, Tommy, mais c'est pas de ça que je suis venu te parler. Cette semaine, j'ai fait une sortie père-fils. Oh. oh! Ça faisait longtemps ça! Ça, important faire ça une fois de temps en temps. Euh, j'ai amené Fiston faire du dumpster diving. Tu sais, c'est quoi ça? Le dumpster diving qui consiste à récupérer à ce qui est jeté là, par euh, le privé et, et le public. Euh, on est allé dans les vidanges de l'épicerie. Euh, tu sais, j'ai lu une étude sur Internet. Et tu le sais, Tommy, comment les études, c'est sérieux? Surtout quand ils sont sur Internet. Absolument. Ça affirmait qu'on gaspille sur la Terre environ 1,3 milliard de tonnes de nourriture par année. Et hey là, mon fils m'a regardé, avec ses petits yeux d'enfant de 8 ans, puis il a dit euh, « Mais oui, mais papa, ça n'a pas d'allure. Comment ça que ça se fait qu'il y a du monde qui crève de faim pareil? » Bon, premièrement, là, tu peux pas t'imaginer, OK, un peu trop. le niveau, OK, de fierté parentale que cet enfant-là m'apporte à chaque seconde de mon hostile existence, <rire> OK, ça me fait capoter 8 ans, Ça réfléchit tout le temps, ça accoche, hostie, je capote. <rire> je l'ai regardé, non, non mais je l'ai regardé puis j'y ai dit, écoute, avec toute mon âme de père là, j'ai dit ça mon homme, c'est une des preuves que c'est l'ironie qui mène le monde. Puis j'ai tapé dedans, trois, ou quatre grosses claques de toutes mes hosties de raideurs. Pourquoi? Hein? Pour être certain qu'ils saisissent que prendre conscience d'une réalité s'affaisse en sacrament. <rire> ouais, bé genre. Voilà. <rire> je viens d'apprendre quelque chose, je salive, <rire> euh, Le dumpster, hein, c'est pas juste de la bouffe qu'on trouve là-dedans, là, faut pas se le cacher, hein, le monde jette leurs choux gras et moins gras. Puis au rythme où ce que je pète des affaires, quelque part, la récupération, ça devient rentable. Pis la rentabilité, tu le sais, c'est une priorité, hein? Check mon fils. L'efficience, ouais. Voilà. Loger, nourri, battu. C'est pas deux, trois heures de bénévolat qui vont le tuer, hein? Au contraire, là, au contraire, on parle ici de capacité transversale. Capacité transversale, regarde. Il développe son système immunitaire cet enfant-là à nager dans les vidanges, tu sais. Il ne jamais une grippe de sa vie, c'est clair. Puis la rapidité aussi, hein On ne dira jamais assez. Il n'y a rien de mieux qu'une vieille seringue pour développer les réflexes. C'est sûr. Absolument. <rire> c'est sûr. Tout le monde <rire> dit, le dit ça le tout le, le temps. Oh oui. C'est un grand proverbe, je pense que c'est arabe, ça, ce, ce oh, proverbe-là. Oui. Ben, oui. mm -hmm. ben oui, ben « assassin », ça ressemble à « seringue ». Absolument. Ou euh, « seringue Robin qui seringue le dernier ». Et, et, voilà, et voilà, La vengeance est une seringue qui se pique froide <rire> ». Si tu joues dans oui, le Tierra oui. à Montréal, <rire> fais attention aux seringues. Oui. <rire> on l'a, ouais, ouais, on a fait un tour, je pense, ouais. Asti. « Seringue ah, qui non, pique, C'est euh, pas mousse ». Voilà. Écoute Mathieu. Non, non, mais il y a, mais... il y a, a, il y a le cas Gros. <rire> hey bon, le Gris. Non, mais... <rire> L'habit ne fait pas la fête. Il me parlait de son fils. Ça fait longtemps que j'ai pas de nouvelles de son fils. Je savais On... même pas qui parlait. On oh, parlait des réflexes de mon fils, en fait. On trouve toutes sortes d'affaires dans les vidéos, Tommy, hein? Du linge, des meubles, des livres, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est quand tu trouves des vieux médicaments. Ça, c'est le fond. Ça, écoute, je suis même pas capable de mettre un chiffre sur les économies que j'ai pu faire cette année en droguant mes victimes avec du vieux Tinenol, un peu de gravole, puis du sirop pour la toux, hein? J'appelle ça zombifié. On prend des notes! <rire> Tu viens paralysé, mais tu te rends compte de tout ce qui, qui t'arrive, t'sais... Euh, Comment fabriquer pour, euh, la euh... drogue du viol avec trois ingrédients, sont... ben Pour un sadique comme moi, c'est un peu le meilleur choix, sais. En passant, petit conseil, hein, pour ceux qui voudraient comme aller plus loin dans l'expérience, juste comme ajouter deux extasies au mélange. La victime en vient à vouloir être meurtrie. C'est-à-dire que la ligne entre la jouissance puis la peur de mourir devient floue, on nage en plein bonheur. <rire> Euh, au même titre que fumer des smokes, puis euh, fourrer euh, notre propre mère le jour de notre fête de 18 ans, dans ma famille, le dumpster diving, c'est une tradition. Mon père, il disait, le malheur des uns fait le bonheur des autres, hein? Puis quelque part, il avait raison. Combien de fois je me suis bien senti après avoir donné un coup de couteau, hein? Ben, selon mon psy. Selon mon psy, beaucoup trop. Mais... Ah oh oui, Tommy, on peut le dire. c'est ça a été dit. Alors, d'après mon psy, c'est beaucoup trop, hein. Beaucoup trop souvent, mais la psychologie a ses limites et j'ai les miennes. C'est pas un petit risque de diplômé en comportement humain qui va venir m'expliquer pourquoi je ne suis pas un modèle de société. Euh, c'est clair à m'entendre. En terminant, on pourrait traduire dumpster Diving par « plonger dans une benne ordure », sais. Et c'est un peu mon conseil de la semaine, Tommy. Hein? Plonger. Mais là, pas juste dans l'évidence, là, hein. C'est évident, tu sais, dans ta propre vie, hein. Aller au fond des choses, vivre le moment présent, puis toutes les autres de marrantes qu'on te raconte, tu pour te faire oublier le calvaire de l'existence, tu sais. Capitaine, mon capitaine. C'était ouais. la première fois que mon fils faisait du dumpster. T'aurais dû voir ses yeux. <rire> <rire> Rempli de bonheur puis de vieux jus là, de légumes là. Ben ça, ça fait réfléchir, hein. Tu prends conscience de ton rôle de père. Ça fait réfléchir. Tu te dis, c'est pas vrai qu'il y a rien de gratis. Profitons-en. Pas mal ça, fille. Merci, Mathieu. Encore une fois, c'est... C'est difficile. Ouais, Mathieu Boudreau, mesdames, on va aller euh, écouter, en fait, euh, je viens de découvrir les Drew Carey Show. je savais pas c'était quoi On va aller écouter un début de générique, on fait un essai, là, des fois sur le psychédélique Écoutez, je suis 15 ans en tard, minimum euh, On vient à 70%, merci Mathieu encore une fois, ça va être David Saïd cette fois-là Peut-être des nouvelles de Bruno Peut-être Puis on a mis en demeure qui sont encore là Pis on a le See me? Nice. Oh. Wait a second, wait a second. Can't you all see that we're in a rut here? Johnson. Hey, pizza. Are you fired. Whee! Nice. Hey, oh. Speeds! <laughs> <laughs> Everybody's got down. Pas des nouvelles quand même, hein, Bruno? Oui, on même fait... Même si un t-shirt avec un chat pour des raisons que moi, je vais savoir. Oui. Alors, on part tout de suite en nouvelles avec... plus la dépression qu'on parle. Euh, dans la ville de Hong Kong, un bon moyen d'obtenir un rabais lors de la location d'un appartement ou de l'achat d'une maison était de se procurer une demeure rentée. La culture très superstitieuse de la ville qui organise un festival à chaque été, d'ailleurs, pendant lequel des fantômes viennent visiter la ville pour oui. se nourrir et se divertir. Ben oui. ouais. euh, donc, oui. euh, euh, il offrait en effet un rabais sur les demeures dans lesquelles les habitants étaient morts de causes non naturelles. Euh, mais le boom immobilier des dernières années a tout changé alors que certains sites internet se spécialisaient dans le, le genre de logement dont je parle. Les propriétaires pouvaient aussi acheter des, des blocs appartements à prix modique qui louaient ensuite à des étrangers qui sont moins superstitieux que les Hongkongois. En général. Euh, le rabais fantôme donc euh, devrait euh, devenir de plus en plus spectral jusqu'à sa disparition. Donc, euh, <rire> on parle ici du, euh, du capitalisme au service du euh, scepticisme. Ouais, ben, voilà. merci. Ouais. merci. Merci capitalisme. Merci. Il ouais, ouais, y, ouais. y a du bon. Hein, quand, ouais. Même, ouais, quand, quand, même. Même. quand même. Quand même. Euh, Est-ce que tu peux mettre un voleur de dépannage dans ta prochaine nouvelle? Ah d'accord. Attends un petit peu. À ce moment-là, si je mets un voleur, ça va être la troisième. Ça va être la troisième, Dieu. Euh, un... vois, il y avait un voleur de dépannage ouais. de secours. J'adore les voleurs de dépannage. <rire> Alors, euh, un homme portant un hoodie noir et un foulard rouge couvrant son visage est entré dans une pizzeria Papa John's de Helena au Montana vers minuit et demi et euh, aurait donné une note au caissier lui demandant l'argent de la caisse. Alors que le commis euh, coopérait, le voleur euh, se, serait, se serait mis à pleurer, affirmant qu'il devait voler pour sa femme et ses enfants. Le commis lui a parlé un instant et l'homme a fini par lui avouer que tout ce dont il avait besoin, c'était une pizza des wings et de la liqueur. <rire> Pour emporter. Un héros. Idéalement. <rire> l'homme a il attendu. L'homme <rire> a attendu sa nourriture patiemment et il l'a pris lorsqu'elle a été prête. Quittant à pied. Le chef de police n'est pas certain si l'homme sera poursuivi au criminel, mais aimerait quand même le retrouver pour qu'il recommence pas. <rire> Là, Merci Bruno! Plaisir. Bon, je, je suis content que tu profites de ta tribune pour ventiler et continuer à nous éduquer. D'accord, ça, ça fait important. plaisir. Euh, Là-dessus, on s'en va rejoindre notre... Euh, je dirais c'est le chroniqueur qui a le plus de difficultés à s'imbriquer dans le groupe parce qu'il s'occupe de sport professionnel et ça mmh. nous en prenait un. Euh, à ce moment-ci, David Saïd, parce qu'on s'en fout, Non, avec plaisir, on est tout le temps content de te revoir, c'est juste qu'on comprend pas nécessairement quand tu parles Mais je suis pas mal convaincu que je vais te faire jouer avec du ballon là ben, dit, oh, Oui oui, amène-moi dans le dark side de rond ballon là Ah, on a une petite clique de garage de gens qui fument beaucoup là, le dimanche Veux-tu un petit shooter de Calvados? Why not, why not Bon, ben, commence la chronique, okay. sinon t'en a pas Si c'est bon, on va t'en donner un J'ai pas une grosse chronique pour de aujourd'hui. Par, par contre, ce que j'ai, euh, <rire> ce que j'ai remarqué en cherchant un petit peu cette semaine, c'est que tous les événements, il y avait là, il pas mal tout vers le même chose, c'est-à-dire l'Afrique. On parle pas beaucoup d'Afrique. J'en ai parlé tantôt, moi. C'est vrai, mais t'es une exception toi, Bruno. Ah, mais, <rire> mais toi, tu vois les trends venir. t'es ouais, <rire> le ouais. Lui, il nous l'explique. Ouais. Ouais. Fait que ce qui s'est passé, en fait, euh, c'est tout frais, là, ça vient de terminer. C'est euh, en Égypte au Caire, il y a eu comme euh, huit jours d'affrontement. C'est pas tout à fait terminé, mais là, il y a eu huit jours assez intense. Mais ils à... se sont fait un printemps arabe. Là. Ben c'est le, c'est il... il... un vrai. C'était l'anniversaire de l'anniversaire de la révolution. OK parce que la révolution ça a commencé en février donc 2010 en 2011 Moubarak il tombait ah, ça fait 2011. deux ans qu'on est choqué on fait ça C'est ça hein? exact exact OK excellent ouais. <rire> Mais l'origine pourquoi qu'ils ont ils ont fait huit jours de confrontation c'est parce que à Port Saïd c'est c'est pas mon frère ni le lieu de mon lieu de naissance c'est qu'à Port Saïd ils ont condamné 21 personnes à mort OK mm -hmm. pour le bien fait qu'ils ont pour, ils ont tué tout le monde À part Sainte, c'est ça? Exactement. Oh! Très fort, très fort. Oh, mon alpha, c'est moi qui cite. Mais la ferme, c'est que c'est avec ces Quand ils ont... Euh... Pas pour rien, mais c'est nous autres qui va faire les jokes qui ok là. Mais le... on va voir, de on toute façon, gros, dans le... le <rire> la, la, la raison qu'ils ont condamné à mort, c'est parce que ces jeunes-là, ils étaient responsables d'un autre émeute qui a eu lieu dans un stade de foot. Fait que puis J'ai des images pour vous. C'est ça, ça qui arrive, c'est que dans n'importe quel autre pays du monde, la politique et le football, c'est <rire> la même affaire. Ben, je connais pas beaucoup d'endroits que tu peux euh, faire une émeute. Mettons que je fais une émeute euh, à, à, à, à l'impact. Tu sais, je m'en vais au stade, euh, le stade euh, à côté du... Euh, Caputo, là... Le stade Saputo, ouais, ouais, c'est bon? Oui, la gang je... de okay. bombes de la mafia qui obligeait les gens Non, non, sais, non, il n'y avait... a pas d'asphalte Non, non, tu veux dire une noble tradition québécoise. <rire> exact. <hein. C> <rire> Mais imagine si je faisais une émeute au stade Saputo puis qu'on me condamnait à mort. Moi puis mes chums, toute ma gang au complet. Ouais. Okay. Fait on, va... on a des vidéos. La première vidéo, qui Le... se termine <rire> en, ouais, en, ouais, dernière en après... Au moins 73 personnes ont été tuées et un millier blessés quatre lors d'affrontements sur cette pelouse quatre entre supporters des équipes de Al Masri et Al ali Cette dernière, l'un des meilleurs clubs d'Égypte, venait de subir sa première défaite de la saison. Les supporters d'Al Masri ont lancé des pierres, des bouteilles et des fusées éclairantes contre les perdants d'Al Ali, déclenchant les violences dans la ville de Port Said, dans le nord-est du pays. La police, semble-t-il, était complètement débordée. Il y a eu 73 personnes dans un stade de sport professionnel. Tu viens de me l'apprendre, parce que pas important. Depuis le printemps arabe, la violence a beaucoup augmenté dans les stades tenu responsable de ça, parce qu'on s'entend qu'il y a des milliers de personnes, mais il y en a 21 qui ont tenu coupable de ça. Moi, j'aimerais s'apporter une petite parenthèse. Par exemple, Tommy, probablement que tu n'en as pas entendu parler, parce que c'était dans le cahier des sports. Dans une publication. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. ça. Ça s'explique vite. Ouais. Mais l'affaire qui était qui était pas pire, qui est un peu James Bondien dans cette histoire-là, c'est que quand les 21 personnes ont été déclarées coupables, Mm -hmm. Ben, ça a créé une émeute simultanément devant le palais de justice. Les de puis les gens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé d'aller les chercher. ils ont essayé, ouais. ça, ça, ils ont essayé ça, là, de trouver là. la salle, puis les libérer live. Puis ils sont rentrés. Donc euh, le palais de justice de Passéde, puis ils ont tué les deux policiers à l'entrée. Ah, oh, misère! Après, ça, ça c'est euh, c'est quand même dernier, une bonne nouvelle. Là, d'ailleurs, quand, quand on parle, c'est pas les émeutes de la Coupe Stanley. Ça mais mais c'est quand même une bonne nouvelle là dedans. Ben tu veux dire qu'il y a des gens qui croient en le droit du fait que de tuer des gens. C'est un peu compliqué. Ils sont allés au paradis dans oh! leur. Oh! Ah! Ah! Dans ne... le Valhalla des policiers, <rire> <'est ça>. dont <rire> oui. fusil, mais... <rire> ils reviendront sur leur dragon géant avec la, euh, démocratie, <rire> là. Ouais, ouais, la démocratie. Ouais, démocratie ça. Le dragon géant la démocratie. Euh... Le dragon géant. Mais c'est la... pas des chevauché, dragons là-bas, c'est des lampes, les lampes avec des génies. C'est des lampes, c'est des lampes avec des génies là-bas en Afrique, euh... en Égypte. Il y a pas en de dragon. Je te en rappelle qu'on de... parlait de soccer Tommy. <rire> ouais ouais, mais on est en Égypte. J'ai dit en Égypte, je suis là. Mais la rime L'affaire qui était un peu louche parce que les, euh, ce qui arrive, c'est que les meurtres qui ont eu lieu, le, le, le, le doute qu'ils ont dans la société égyptienne, c'est ça qui est un peu euh, fucked up, c'est qu'ils accusent les autorités du stade d'avoir laissé les gens monter sur le terrain. Pis ces gens-là, ils ont après, quand tu checkes dans les vidéos, il y avait tous des couteaux, pis ils étaient armés, tu sais. ouais, fait ouais. Ils ont comme laissé, ils ont comme laissé faire ça. Ouais, ouais, ouais. On va regarder la deuxième euh, vidéo, vois, est qui que est l'affrontement le... en fait euh, au palais de justice. C'est sûr quand tu as 21 personnes, ils sont pas en train de régler le problème. C'est un meute Ça, c'est samedi dernier. Tu peux pas créer des martyrs et espérer que les meutes vont s'étendre. un bébé mort aussi? Là, on l'a fait dans le salle-ci. C'est un beau sport, le soccer. C'est. Euh... Il y a émotions. Est émotions. Que, Ce que je trouve assez dramatique, plaisant là-dedans, c'est le fait que le, le stade de sport professionnel garde son espèce de... de d'identité, de, de, de, d'endroits important où les C'est un temple! social imp... Exactement! C'est un temple! C est c est le... ça, ça reste spirituel, là! Aïe mmh. hey, Christ! 73 mmh. personnes mmh. qui sont allées mourir, cette pelouse ouais. là! Ouais, ben, mettons, moi, je commence à jouer une game, un moment donné, dans 80 ans, ouais. dans le même stade... Avec là, moi, avec moi! C'est sûr que je joue sur 73 morts! voyons! Oh, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, Faut pas que tu joues la nuit! <rire> bon, ouais, parce qu'à Hong Kong, ils vendent des appartements. Ouais. ouais. On va passer ça, mais euh, je vous ai pas... On a juste plaisir ici, bon, le football. Je ai... Mais je vous ai amené quelques petites photos. Toi, t'as essayé de nous amener de la politique dans notre show en passant par le soccer. Moi, tout ce que je traite, c'est du soccer. Le reste, on s'en fout. football. Non, tu le sais, là. Ouais, tu le ah, sais. Ouais, ouais, ouais. Tu, tu me connais, là. Mais l'affaire, c'est qu'on va commencer, bon, avec la, la prochaine image. Il n'y a, a pas juste du mauvais actuellement en Afrique, il y a aussi euh, le, le, la Coupe d'Afrique des Nations, qui est comme le, le tournoi professionnel euh, en Afrique. Tous les pays s'affrontent un contre l'autre. Et puis euh, c'est Non mais c'est pas si mal. C'est là que c'était bon. C'est là que tu, tu vois arriver. C'est sûr, c'est un peu controversé comme tournoi parce que ça se passe en, en maintenant. Euh, les, quand tu regardes la Coupe du Monde, l'Euro, c'est souvent la fin de la saison, l'été, début de l'été, mi-juin jusqu'à mi-juillet. Là, la Coupe d'Afrique des Nations, ça se passe au milieu de la saison, fait que c'est sûr que les clubs européens qui ont des joueurs africains ils trippent pas. Okay? Ah. Mais, mais dans cette Coupe d'Afrique de, des Nations, si tu vois, le, je sais pas si tu le, le logo. Euh, as, tu peux mettre la D. Je vais vous montrer les scores, puis soyez attentifs en bas à droite de l'écran. On voit si on... C'est pas évident, ouais, ça peut-être te prendre un, un, petit, un petit agrandi. Dans, on voit la demi-finale qui va avoir lieu mercredi prochain, le 6 février. C'est quoi les équipes que vous voyez, là? C'est le Ghana contre le Pénis sur le Fallus OK. Le, deuxième match? Deux... Non, y a pas le deux le premier, celui d'en haut. Dès qu'un plat. Ben ouais, c'est le Mali puis le Nigeria. Hein? Et ouais. voilà, ouais. Fait que le Mali, ah, est la fin, qui est en qu demi-finale, tu ouais. Mais cette coupe là, elle a lieu évidemment, elle a lieu en Afrique du Sud maintenant. Mais le Mali, tout le monde sait, c'est qu'il est un pays en guerre, là, que bon, les Français sont débarqués, ils ont fait peur aux, aux terroristes dans les euh, capitales, dans les grandes villes, mais c'est sûr que c'est pas complètement réglé. Mais pendant ce temps là. Les clips du Mali se rend en demi-finale pour la première fois de son histoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Puis euh, je vous ai amené un petit vidéo, un petit vidéo de euh, la réaction des gens, euh, la F, tu vois, la réaction des gens suite euh, voyez, à, comme des à la victoire encore de feuilles. Fin, sont, ils sont à choisir. Est-ce que je suis content que mon équipe se rende en finale? Ou en demi-finale, ou est-ce que je suis en train d'être un pays en guerre que tout va mal Mais pendant le foot, il y a comme tu mets la pause, tu la sais, oui, pause. Ben oui, comme dans Astérix. Ouais. Ouais. On, on arrête de travailler. À, à quelques heures. heures du coup d'envoi, Mali Afrique du Sud. Les supporters ouais, maliens s'expriment en ouais. toute confiance pour une victoire des aigles face au pays organisateur, l'Afrique du Sud. Oui, le pays est dans une situation de guerre. Nous espérons que les aigles gagnent. Bon, c'est un match, c'est un peu serré, mais je crois que ça, ça, ça sera fini par un, un tir au Je peux dire que personnellement, j'ai un peu peur, parce que les Bafana, Bafana, ils sont un peu un choc-choc, donc, mais... Bafana, Bafana, c'est le de en de adverses, eux, c'est les aigles Mali, et on sait qu'eux, ils vont gagner, c'est ça l'important. Il n'y a pas de match entre le Mali et l'Afrique du Sud, hein. nous allons gagner ça, c'est sûr. Ce sera difficile à jouer, compte tenu du fait que l'Afrique du Sud étant le pays organisateur... Voilà, donc euh, je crois que le match devient très difficile pour notre équipe nationale, des aigles. Eux, ils pensent que c'est truqué. qui pour le moment, je dirais, n'ont pas tellement de mais doivent fournir de beaucoup d'efforts pour pouvoir se qualifier pour les demi finales Ils sont nombreux à pronostiquer une large victoire des aigles. Nous nous rendons au Stade de France, un bar-restaurant où convergent les amateurs de football. 18 heures, c'est le début du match. Tout le monde est debout pour l'île nationale du Mali. Les supporters sont anxieux. À la mi-temps, l'Afrique du Sud mène un but à zéro, mais l'espoir n'est pas perdu. Vous savez, on a bien vu, franchement. Mais c'est bon, il on a gagné vraiment une erreur technique, alors on a encaissé une un petit bon. Écoute, de toute façon, on va égaliser les champs Bon ben, on va de l'Afrique du Sud est très physique. Mais le Mali a essayé de les contenir pendant la première période. Oui, les le, le commentaires de Jean-Hugues Garnot <rire> traînait dans une taverne dans le une, ville qui, dans une ville, ville qui est dans un autre continent à, à propos d'un sport qui nous intéresse absolument pas dans un contexte qu'on peut les pas, les peut les pas les comprendre. Les voilà, exactement. Merci. Merci. Mais regardez danser. On parlait de ça tantôt. C'était votre ami Vincent. C'est cute. C'est la danse de la panoirière. Fait que c'est bon, je, je vais terminer sur un blog que j'ai trouvé au Togo. Tu vois, c'est la dernière image dans le fond. Vraiment par hasard, je suis tombé sur un blog au Togo, ça s'appelle « Les femmes, les femmes autrement », c'est un truc pour les femmes. Fait qu'au travail du football, Quand tu fais ta recherche là-dessus, là, tu te ramasses à trouver d'autres liens, tout ça. Sortes... Ouais. ouais le, le football fédérant, genre. Mais ce, cela là je trouvé très drôle parce que, je sais pas si vous voyez la photo, ils ont, ils ont un peu emprunté à, au, à mon concept, puis tu sais, le concept qu'on a développé à Choc, là, quand on a, parce qu'on s'en fout, tu vois, eux autres aussi, ils s'en foutent un petit peu. Ça s'appelle « les togolaises s'en foutent ». Oh! Ils ont volé ton jeu de mots. Ils m'ont volé mon jeu de mots. <rire> Bon, on s'entend qu'il l'a apprêté. Bang, <rire> <Je parle>? <rire> rien vendiable. Mais l'affaire c'est très drôle parce qu'elle se plaint, qu'elle est jalouse. En fait, c'est une femme qui euh, qui voit la coupe d'Afrique des nations comme sa rivale. Je vais vous lire un petit extrait, c'est quand même mignon. Tu veux dire c'est comme ma mère qui se plaignait qu'il y avait une série de la coupe cette année jusqu'au mois de juin. Hein? Exact, okay, exact. Bon. Mais en version togolaise, euh, oh, sur un blog féminin. On se met en babelfish. <rire> <rire> Donc. La rivale est redoutable, bien qu'il ne s'agisse que d'un flirt passager. Okay? Donc au moins, tu fixé dans le temps. Ouais, ça ne dérange pas de la regarder faire ça avec son... Euh... Ouais. Nos hommes n'ont Dieu que pour cette rivale. Durant 30 jours, ils sont méconnaissables, se réveillent en pensant à elle, ne parlent d'elle toute la journée. Le sujet central des discussions entre copains et quand vient le moment de la rencontre, alors là, c'est pire. Nous, les togolaises, on appelle nos hommes à cette heure-là pour une sortie ou pour parler et nous disent clairement c'est l'heure c'est l'heure de la canne, voyons. Et voilà. Euh, c'est l'heure de, de la canne, okay, La canne! Là, je vous passe des petits bouts, mais j'ai aimé la, la première réponse parce que c'est un blog, puis il euh, y a des commentaires, t'sais. Ouais. Mais le premier commentaire, il vient d'un Serge. Eh oui, son nom, c'est Serge. Puis qu'est-ce qu'il nous dit, Serge? Ok, c'est pas comme un brainwasher de campagne de pub de Molson. Non, non, non. Moi, je dis oui. Non, non, non, pas du ouais, tout. Il est, il est pas loin. Il dit « Ça, c'est assez typique des femmes. Hein? Tout ça parce que vous ne comprenez pas la poésie qui peut exister ah! dans le foot à la canne. Ah ouais, ah ouais. Ne sois fait, pas fait, trop fait, emballé. Fait, je fait, vous fait, donne fait, raison, fait, mesdames. » Et voilà. Excellent. Ben... Puis à, à, quel, à quel commentaire il y a quelqu'un qui fait une référence à Hitler? Euh... Ben, pas euh, tout à l'heure. Le 43e. Oui, c'est ça. C'est trois après qu'ils ont remis en doute la validité de l'intégrité ça existe plus il existe -là. la Mais... poésie dans le foot et voilà <rire> merci beaucoup David ça prend forme tranquillement tu vas finir par nous divertir ça va être <rire> plaisir <rire> merci David euh, il nous reste en fait euh, trois nouvelles de notre ami euh, de notre ami Corbin et puis ensuite c'est pas mal la fin Tommy je voulais savoir s'il y avait encore le, le truc de chien en arrière euh, avec des fois oui Ouais, mais, mais pas, pas là. non, on le sait plus s'il est là. Non, pis... non, c'est... Je, euh... je trouvais ça, ça coche. Ben, tu vas voir, il va être là souvent. Merci. et puis là, je suis sûr qu'il est en train de le remettre. les regarde, tu vois, il fait sa face de Dieu qui est content. Ben, parce, que, parce que je vais le voir, hein, après le show. Hein, ouais, ouais, ouais, ouais j'espère. Tu propageras. Va et propage, comme le dit Jésus à une mode de terre. <rire> Oui. Ben, il y ses chums autour, dire, ben, ouais, il avait assez chamouté mais c'est ça, mais il était sûr, non. il y avait il y avait de la terre <rire> Exactement. Il y avait clairement de la terre dans le coin. J'ai entendu dire que tu avais des nouvelles de science. Euh... Ben, euh, non, euh, je pense pas Non, non, non c'est bon Alors, euh, c'est bon, on va y aller avec la 2 Puis après ça, on va skipper à 4 C'est bon Alors, un jeune garçon, fils de policier de Ginzo de Lima En Espagne, a envoyé un message texte à son père Affirmant qu'il avait été kidnappé Inquié, son père a rappelé son, qui... son fils pardon, Qui a confirmé le pire Le garçon avait été ramassé alors qu'il sortait la poubelle et était dans le coffre d'une voiture Dont il a confirmé la marque et la couleur à son père Qui a ensuite appelé son boss C'est Comme avertir que Parler à quelqu'un. ...elle est une alerte nationale a été lancée. Deux heures plus tard, le père a découvert que la clé d'un autre appartement qui, à, qui lui appartient était disparue et le garçon a, a été trouvé là. Il semblait qu'il était tellement terrifié à l'idée de la rencontre parent-professeur qui avait lieu ce jour-là, <rire> qu'il aurait trouvé cette idée créative pour que <rire> ses parents n'y aillent pas. Il paraît qu'il n'y a pas des bonnes notes à l'école. « Next ouais, ». moi, paraît que c'est ça le problème. « Next ouais. ». Il paraît qu'il souffre. Écoutez, je vais juste… La euh... fille ouais. C'est tout le temps la petite fille rose. Je vais juste vous donner une euh, petites nouvelles économiques du Zimbabwe. Euh, aux Zim... <rire> Alors… Euh... L'Afrique, c'est vraiment le, la euh... soirée de l'Afrique. Alors, euh, le budget annuel du pays est de 3,8 milliards de dollars. Euh, il en coûterait euh, 104 millions de dollars pour organiser une élection, qui est due pour aujourd'hui, pour cette année. Euh, et il reste 217 dollars dans leur compte de banque. Donc, euh, là, ils sont à demander au monde de leur donner de l'argent pour pouvoir faire une élection. C'est ça. Alors, c'était juste ça. C'était les, les nouvelles, nouvelles, nouvelles économiques du Maboué. <rire> ça, ça a flotté haut. Mais tu vois, ils ont 217$ dollars dans leur compte de la banque quand même. <rire> tu sais, nous autres, on est en pas printé, mal. genre. <rire> je sais pas. Oui, euh, non. <rire> ouais, Merci Bruno, c'est la print... reste... Il m'en reste une, il ah, m'en reste, voilà, bon reste une petite. Il m'en reste une petite. Alors, euh, souhaitant sortir de son mariage, mais éviter les procédures de divorce euh, compliquées et coûteuses, Stephen Perry, de Carmel en Indiana, a décidé de tuer sa femme. Euh, l'homme a été démasqué, ben, il n'a pas réussi en fait, mais c'était ça sa décision. Il a été démasqué parce qu'il aurait demandé à Adrian Howard, un collègue de travail, de lui référer quelqu'un de la façon suivante. T'es noir toi, j'imagine tu connais du monde. Euh, croyant que c'était une blague, Howard s'est mis à rire, mais quelques semaines plus tard, Perry est revenu le voir avec la même requête. Howard a alors enregistré la conversation avec son téléphone. Perry aurait offert 15 000 à, à, à l'homme pour tuer sa femme, affirmant que s'il faisait du mal à son chien, le deal ne marchait plus. Euh, Howard, euh... Tu vois qu'il y a un cœur. Ouais, c'est ça, quand même. Ouais. Ouais, ouais. Howard a contacté la femme de Perry qui a contacté la police, là, mais en attente de procès pour conspiration en but T'es noir, pour... toi. Ouais. Toi, Bruno, t'es juif. Tu dois bien pouvoir me donner des conseils sur de l'argent. Ouais. Euh... Toi, t'es barbu. <rire> tu dois bien pouvoir me donner des conseils sur comment pas être bon pour me raser. Ben, ben, ben... <rire> Merci bien gros, Bruno. Euh, ça nous amène à la fin de l'émission. J'aimerais ça euh, poser une dernière question à nos deux invités qui ont été très patients, qui ont passé le show avec nous. Euh, Guide, est-ce que, est que quand que tu fais cuire tes guimauves sur le feu, est-ce que, est que tu prends le temps qu'elles soient toutes rôties noires, ou t'es du genre à trouver ça fif de faire gu des guimauves sur le feu? Ben Moi, je fais deux cuissons. Je fais une première cuisson, je la brûle. J'enlève, la manche, la cuit brun. Fait que c'est fif, les guimauves sur le feu, dans le fond. Non, c'est croûté. Ah, c'est un débat que vous avez déjà vécu. Ouais. <rire> <Okay>. <rire> <rire> on va avoir une dune là-dessus. <rire> euh, Peut-être pas, mais on a déjà essayé d'accoupler deux guimauves en même temps, mais on s'était rendu compte que c'était comme des anges, il n'y avait pas de sexe. Ou les vents de terre aussi. Ouais. Da, da, da, da. <rire> et puis euh, c'est quoi qui s'en vient là sinon il y a tu un lancement d'album pour hey, euh... c'est vrai hein oh, tout le long on a fait des niaiseries mais on n'a pas dit Ouais le 15 février ça existe Ouais ça existe. on fait un lancement et ça va être à l'hémisphère gauche ça aussi ça existe Ouais, ouais. Ça puis euh, ah. c'est 5 pièces l'entrée contribution volontaire ça aussi ça existe y a existe. une première partie Ouais il va avoir mon J'ai un de mes chums il s'appelle Maxime il y a un ukulélé Il va faire 4 tounes, c'est euh, lui aussi qui a fait la fiche de mon truc vraiment hot Puis le gars, lui, il, il habite au Kamouraska puis ça c'est loin en tabarnak pis là, l'autre, à côté de rivière on a un chapitre de douteux qui commence là, à soir non? Oh! oh. Qu'on qu qu le laisse le pas le dire, c'est fabuleux ah, Puis ouais, il voilà. va avoir aussi Zed et ses disciples qui vont venir avant moi Puis euh, lui, il vient de Chicoutimi, fait que c'est comme un show su supranational Hmm. Oh, oh, Tout oh. tu ratelles le Québec euh, ouais, ouais, bon, pour bon. euh, pogner la crème de la crème. Et ouais. voilà, ben, on va Puis essayer elle... de vous ramener plus souvent. Mais juste dire, à l'hémisphère gauche, il y a aussi une table de baby-foot. Ah. Bon ah. bon. ah. Sinon, ben euh, je remercie Bruno Corbin, l'inénarrable. Euh, merci de... de, de... Moi, moi, moi j'aime plus quand t'es heureux, Bruno. Ouais, moi aussi, j'aime plus ça quand je te heureux. Oui, je sais, t'es tellement manipulable. <rire> euh, je, merci beaucoup, David, C'était excellent. Merci à Mathieu Boudreau, merci à nos invités. C'est bien sûr Robert Fusil et les chiens fous. Il y a de quoi qui se passe, j'ai entendu dire... Le... 15 du deuxième mois de l'année qu'on est en train de vivre Donc, dans onze dans, dans un bout du cerveau je un... je Pis, euh, pour vrai si vous n'avez pas 18 ans là j'ai full de full de, de, de des fausses cartes là? Fait on va fouler le bord ça va être débile. bam maman ta petite sœur <rire> un show pour toute la famille et voilà merci à Marc André à la console merci à Marianne Simon Prez et tout le reste Euh, Je parle du film rapidement, puis après ça on s'en va au brouhaha, nous autres euh, le subir, l'écouter, qu'on dit. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est Snowmageddon. Euh, un film de Noël en février, euh, voyel Callis. <rire> un épisode de Fais-moi peur, recyclé, <rire> voyeule, <dieux. rire> Callis. C'est pas la même quête que dans Le Seigneur des Anneaux du tout, du tout, du tout, du tout. Je t'ai dit de fermer ta gueule, Snow Snowmageddon, c'est un film canadien produit par le Sci-Fi Channel, S-Y-F-Y, le science-fiction... Oui, oui, mais, mais comme mais plus cool. Mais exactement. Euh, L'arrière-goût de The Asylum que vous allez avoir tout, tout le long du film, c'est un hasard, c'est pas, pas vrai. C'est que The Asylum ne sont pas les seuls à faire le moins possible pour avoir un long-métrage. C'est peut-être ça la conclusion. Euh, le film raconte l'histoire improbable <rire> d'un village d'Alaska aux prises avec un problème particulier. Le village et ses habitants vont devoir passer au travers d'un film catastrophe standard pour avoir le droit d'avoir un d'eux. Ça va être vraiment, vraiment vrai. euh, C'est que les forces obscures se sont manifestées, ça s'incarne à un moment donné. Euh, les démons dansant en cette période de la magie de Noël, parce que c'est un nostalgie de, de Noël du Tabarnac, du Canada. Euh, et quoi de mieux pour catalyser ces noires forces occultes démoniaques que tu sais, les, les petites boules souvenirs que tu brasses, pis qu'il y a ah... là la... Y a-tu un nom pour ça? Ça sappelle du maintenant des presses-papiers? globe t'sais? en anglais. Ouais, Snow ouais. En anglais, en français, on appelle ça du... Ouais. Euh, ça sert à rien. Oui. La chemou. En tout cas, c'est une boule comme ça, qui est comme mythique, puis là, ben, qui a été ah... donnée au vieux monsieur qui est capable de réparer des horloges, puis tout. Puis là, y a un petit garçon, pis là, y a un père qui est obligé, à un moment donné, de faire confiance en son fils, puis là, ben... La bébé n'est pas sexy, si tu une petite fenêtre avec Tyra Banks en bas à droite, là, mais... <rire> anyway, ce qui va se passer là, là, c'est qu'on va s'en aller écouter ça, nous autres, au brouha. On vous remercie d'avoir écouté 70%. Comme j'ai dit tantôt, il y a plein de monde qui sont remerciés. À partir de jeudi soir, vous allez voter au www.douteux.org. J'ai plus rien à rajouter, sinon, euh, merci pour c'est la... Ben. Ouais, merci. Ouais, merci, euh, merci, euh... merci, Ben. Est ce que ta mère m'avait dit de toi, là... Euh... C'est vrai. J'en ai à rajouter. C'est fait avec des ouais, pommes, hein, ça, ça M. M. prochain rendez-vous c'est vrai, on ne se dit pas souvent qu'on est bien ensemble aussi, on peut dire au moins merci d'être là pour nous mes amis, car bon, bon week-end. la pause. Poursuivez avec...